Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh C'est j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale Qui, j'espère, sera bénéfique au plus grand nombre Et c'est une vidéo que je réalise suite à la demande d'un frère Qui m'a fait cette proposition Comme vous le savez, la langue arabe se divise en plusieurs sciences Dont la science de la grammaire qu'on dit Al-Nahu en arabe Et lorsque l'étudiant veut étudier la grammaire arabe Il a certains livres à étudier dans l'ordre, donc des livres concis, des livres pour des personnes qui sont à un niveau plus avancé, et enfin des livres pour ceux qui ont vraiment un bon niveau, voire un très bon niveau dans cette science-là. Et parmi les livres concis dans cette science-là, qui rassemble le plus important de ce que l'étudiant doit connaître dans la grammaire arabe, le livre « Al-Ajurumiya »« C'est un livre qui est relativement court, mais qui rassemble l'essentiel de ce que l'étudiant doit connaître dans la grammaire arabe. Jusqu'à même que certains savants ont conseillé de l'étudier au moins au minimum une fois tous les trois mois afin de s'imprégner vraiment de ce livre et des règles de grammaire. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer ensemble, insha'allah, de faire un tour rapide de cet épître qui est Al-Hajroumiyah, afin que celui qui ne l'a jamais encore étudié sache de quoi parle ce livre en général et le facilite ainsi lorsque il étudiera ce livre-là et également à celui qui l'a déjà étudié afin de lui faire une petite révision globale et non détaillée de cet épître. Donc j'espère que ceci vous sera profitable, inshallah et... On va commencer tout de suite. Donc, avant de rentrer dans l'épître en elle-même, on se doit de savoir qu'est-ce que la grammaire dans la langue arabe. La grammaire dans la langue arabe, ça sert à savoir quelle voyelle on va mettre à la fin d'un mot. D'accord Quelle voyelle on va mettre à la fin d'un mot. Donc, le but de l'étude des règles de grammaire, c'est ça c'est connaître quelle voyelle on va mettre. à la fin d'un mot. Est-ce qu'on va dire beitu, beita ou beiti « baytu, beyté » ou « bayti, Tout simplement. Donc ensuite, on rentre dans l'épître. Ibn Adjurdum, l'auteur de l'Adjurdumiyya, a commencé par « babul Kalem », le chapitre sur « El Kalem », la parole. Qu'est-ce que « El Kalem » dans la science de la grammaire C'est quoi C'est « al al-mufidu bil-wadra Donc c'est une parole qui est composée de deux ou plusieurs mots au minimum, qui est cohérente et qui est en langue arabe, d'accord Ça, c'est el-kalam, c'est la définition que vous devez apprendre par cœur. Ensuite, aqsam ou le kalam Dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots, d'accord Il y a trois catégories de mots. Les asma, les noms, les af'al, les verbes, et les haruf, les hamana, les particules qui ont un sens, d'accord Ça, c'est trois catégories de mots dans la langue arabe. Vous prenez n'importe quel livre de la langue arabe, chaque mot que vous trouverez, que vous lirez, rentre dans une de ces trois catégories-là. Et les verbes sont de trois catégories. Soit au mardi, donc le passé, soit au mardi, donc c'est utilisé pour le présent, et également pour le futur, si on rajoute avant le mardi un sin ou un saufa, ou bien au amr, c'est-à-dire l'impératif. D'accord Donc il y a trois sortes de verbes dans la langue arabe. Le mardi, le mardi, et le amar Et lorsqu'on a cité les trois catégories de mots dans la langue arabe, les noms, les verbes et les particules qui ont un sens, on a dit les particules, d'accord? Al-huruf laha ma'na Huruf dans la langue arabe, c'est le pluriel de harf qui veut également dire une lettre. C'est pour ça que dans la langue arabe, al-huruf naw'an, huruf ma'na et huruf mabna. Huruf ma'na, c'est ça, c'est les particules qui ont un sens. Comme on verra par la suite, les haruf al-jar, min, ila, ala, etc. Et le haruf mabna, c'est les lettres de l'alphabet. D'accord Donc, elles n'ont pas de sens en elles-mêmes. C'est les lettres qui servent à constituer un mot. Et ça, ça ne rentre pas dans les trois catégories de mots dans la langue arabe. D'accord Maintenant qu'on a vu ça ensemble, il est important de savoir reconnaître les noms des verbes des hurufs lorsqu'on est devant un texte en langue arabe. C'est pour ça que on va étudier ensemble les signes qui sont distinctifs des noms. Parmi ces signes-là, il y a le Elif Les noms peuvent avoir un Elif On dit El-Qalamu. Il y a un Nida. C'est-à-dire que s'il est précédé par un harf Nida. Si on dit Ya Zaid, par un Tanwin. Un mot qui a un Tanwin, c'est un Ism. Ça peut pas être un firme, ça ne peut pas être un harf. On dit Qalamun. Également un mot qui a une kasra. Par exemple, « al-qalami » ou bien « qalamin ». Un verbe ou un harf ne peut pas avoir de « kasra ». Ou bien si le mot est précédé d'un harf parmi les « حروف al-jar ou bien parmi les « حروف al-qasem qui sont « al-waou »,« al-ba » et « at-ta ». Donc, le mot qui suit les « حروف al-jar ou « حروف al-qasem c'est un « ism ». Ça ne peut pas être un « fiel ni un « harf ». Ça, c'est « alamatul asma » en général. Maintenant, « alamatul af'al » Parmi les plus courants, il y a le « ta il dit « katabta, katabtouma, etc., etc. Le « damir tout ta, ti, tuma, tum, tuna, que l'on rajoute après le « firl mardi », d'accord Ça indique que c'est un « firl », c'est un « firl mardi », tout simplement. Également, le « ta ta'nitha sakinah », quand on dit « katabat », le « sin » et le « saufa », que l'on fait précéder au « firl modaria ». Afin d'indiquer le futur soit proche avec le signe ou le futur lointain avec saoufa. Ensuite également les harouf lem, len, qad. D'accord Que l'on met avant le fial mudarli. Tout cela, c'est des signes également qui indiquent que le mot qui vient après ces harouf là, c'est un fial. D'accord Et enfin le nun et taoukid et le Ya et le C'est-à-dire le nun que l'on va rajouter pour, indiquer, pour appuyer sur le sens. Quand on dit, par exemple, « udrusanna », soit avec une soukoune ou soit avec une shadda, d'accord Ce noun-là, il indique également que le mot qui est attaché avec ce noun, c'est un verbe. Donc, on vient de voir « alamatul asma », comment reconnaître les noms, « alamatul af'al, comment reconnaître les verbes. Il ne reste plus que « alamatul huruf », comment reconnaître les particules. Et c'est simple, les hurufs, c'est « tout mot qui ne peut pas avoir ». Le asma ou bien les alimatul d'accord Donc, si on peut pas mettre de elifoolim ni de tanwin, ni peut être précédé par un sin ou Soufa » ou bien lem, len, qad, etc., alors c'est un harf, tout simplement. Ensuite, l'auteur rentre dans un chapitre qui est l'i'arab ou l'binet. L'i'arab, qu'est-ce que c'est C'est le fait que le mot, en fonction de sa place dans la phrase, va changer de harakat à la fin. D'accord. Donc on dira hadara Zaidun, ra'aytu Zaidan, sallamtu 'ala Zaidin. D'accord Ici on dit Zaidun, Zaidan, Zaidin, ça dépend de sa place dans la phrase, la voyelle à la fin elle a changé. Ça c'est ce qu'on appelle l'i'rab. Al-bina, c'est le fait que le mot ne change pas de voyelle malgré le fait qu'il change de place dans la phrase. D'accord Donc on dira ja'a, hadha, ra'aytu hadha, sallamtu 'ala hadha. D'accord. Ici, « on dit que c'est un mot qui est « mebni ». Sa voyelle, à la fin, ne change pas, malgré que sa place change dans la phrase. Donc, un mot peut être « mebni »« al-addam » par exemple, comme « nahnu ». Ce sera toujours « nahnu », on ne dira jamais « nahni. Soit il peut être « mebni »« al-al-fath » comme par exemple le mot « aïna ». Soit il peut être « mebni »« al-al-kasr » comme par exemple le mot « Havihi », ou bien soit il peut être « Mabini al-Sukoun sukun, comme le mot « Kem ». D'accord Ça, c'est des exemples. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, ali irab Donc, on revient sur ali irab On a dit que c'est lorsque la voyelle de la fin du mot change en fonction de sa place dans la phrase. Le changement de voyelle qui se produit, il est de deux catégories. Soit il est apparent, on dit que c'est un « irab Zahiri », ou soit il est Caché, c'est-à-dire que lorsqu'on va lire, on va pas prononcer le changement de voyelle, d'accord Mais pourtant, la voyelle a changé. Et on dira que c'est un arabe qui est taqdiri. Par exemple, si on dit Ja Mustafa, Raeto Mustafa, Sallamu <messante> ala Mustafa. Ici, Mustafa, c'est pas un mot qui est mabni, c'est un mot qui est muarab, d'accord Mais Ici, le « i'arab », c'est-à-dire le changement de voyelle, il a été impossible à cause d'une chose. Et dans la langue arabe, ce changement de voyelle-là peut être impossible à prononcer pour trois raisons. La première des raisons, c'est ce qu'on dit « La deuxième des raisons, c'est Et la troisième des raisons, c'est « munasaba. Et on voit ça en détail dans « dans son explication détaillée. Ensuite, l'auteur rentre dans un grand chapitre qui est très long, d'accord Qui est long, qui n'est pas à prendre par cœur, d'accord Ni son explication, moi je la conseille pas, qui est simplement à comprendre. Et dans ce long chapitre qui est « Alamatul arab, il y a trois grandes choses à apprendre. La première des choses, c'est « Al-asma al-khamsa ». La deuxième des choses, « af'al al-khamsa ». Et la troisième des choses, c'est « Al-mamnur C'est ces trois grandes leçons qu'il faut apprendre par cœur. Sinon, tout le reste, c'est simplement à comprendre. Donc, l'asma al-khamsa, c'est et D'accord C'est le dhu. Malin, ici, c'est un mot d'enfile, tout simplement. Donc, la particularité de ces cinq mots-là, l'asma al-khamsa, c'est quoi C'est qu'ils sont marfou avec un waou, mansoub avec un elif et majrour avec un yé. Alors que normalement, Le, la base, c'est qu'un mot est marfo avec une damma, mansob avec une fatha, et medjurur avec une kasra. C'est simplement ça la particularité. Ensuite, dans l'explication détaillée, on voit les conditions pour que ça marche, les esmènes comme ça. Et s'il manque une de ces conditions-là, du coup, on peut plus faire le irab du mot, euh, par exemple, s'il si est marfo, on peut plus le mettre avec un waouh, mais on le mettra avec une damma, d'accord Et ça, ces cas-là, détaillé, on le voit dans edjurumiya, dans son explication détaillée. Ensuite, deuxième grande leçon, c'est al El-Khamsa. Et là, contrairement à El-Ef'al khamsa ce pas cinq verbes bien définis, d'accord Mais El-Ef'al El-Khamsa, c'est tous les fi'al mudari' auxquels on a attaché le wa jamaa ou bien le el efal ou bien le ya el Parce que wa wal jamaa il y a deux manières de l'attacher, soit avec Antoum, soit avec Hum. Le el efal soit avec Antouma ou soit avec huma. Et le « ya », donc c'est avec « anti », tout simplement. Donc ça nous fait, avec chaque « fi'l al-modari' », cinq formes. Par exemple, avec le verbe « yaktubu », on peut dire « yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani et taktubina ». Donc ces cinq formes-là, c'est ce qu'on appelle « afal al-khamsa », tout simplement. Et la particularité de ces cinq formes-là, c'est que si le verbe, il est « marfou, alors il sera « marfu' ou alamatu raf'ihi ». subouta noun ainsi il est mansoub ou bien majzoum alors on dira que alamatou nasbihi ou bien jazmihi hasf noun on dira yaktubu on enlèvera le noun taktubou yaktuba taktuba ou bien taktubi donc si le verbe mansoub ou bien majzoum alors on enlèvera le nun. c'est ça la particularité des afaal al khamsa Ensuite, troisième grande leçon de ce grand chapitre, c'est el Mamnur minasalf. Un grand résumé. Qu'est-ce que c'est qu'el mamnur minasalf C'est une grande leçon. C'est tous les mots dans la langue arabe qui ne peuvent pas avoir de kasra ni de tenwin. D'accord Il y a cinq grandes catégories, cinq grandes catégories de mots qui ne peuvent pas avoir ni de kasra ni de tenwin. C'est-à-dire qu'on peut simplement leur mettre soit Dama, s'ils sont marfour, s'ils sont mansoub, on leur met une seule fatra, et s'ils sont majrour, on leur met une seule fatra. On dira Ja'a Ahmedou, Ra'eïtou, Ahmeda, Salam, Tu, Ala, Ahmada. Ahmed faisant partie des Asma, Al-Mamnou, Aminasarf. Le détail, bien sûr, c'est dans son explication complète du même nom, Aminasarf. parce que dans les cinq grandes catégories, il y a plusieurs cas. Il y a plusieurs cas. Ensuite, l'auteur, une fois qu'il a fini de parler des alamatul irab, ce long chapitre, il va commencer à parler sur ahkamul ou le jugement des verbes. Donc, comme on l'a vu, l'efghal, thalathat ou anwar, mardiy, mudari et amr. Donc, le mardiy et le amr, les deux ils sont mebni. D'accord, les deux ils sont mebni. Et le mudari, il peut être mebni. Donc, dans deux cas seulement. Sinon, il est ma'arab. Donc, il sera soit marfou, soit mansoub ou soit medjzoum. Medjzoum, c'est-à-dire qu'il se terminera par une soukoun, Ça, c'est la base. Sinon, il y a d'autres cas. Et un verbe ne peut pas être medjrour. D'accord El jar, ça, c'est spécifique au nom et non pas au verbe. Puis, une fois cité ceci, il est bon de citer qu'est-ce qui rend le fi'l mudari' mansoub et qu'est-ce qui le rend majzoom c'est pour ça que l'auteur a cité ensuite le chapitre des nawasib qui sont au nombre de 10 n juhud hatta fa et ils sont au nombre de 10 ces 10 là ça rend le fi'l mudari' mansoub c'est-à-dire que lorsque le fi'l mudari' il est précédé de une de ces 10 huruf أن لَن إذن alors le fil de la il devient mansub on dira يخرج au lieu de يخرج دكتور au lieu de يكتب tout simplement parce que le asl c'est que la base c'est que le fil de la il est mal sauf s'il est précédé d'un harf qui le rend Mansoub, ou bien harf qui le rend Mejzoum. Donc les 10, là, font partie des Nawasib. Ensuite, on voit dans le chapitre sur les Jawazim, que les Jawazim sont de deux catégories. Ceux qui rendent Mejzoum un seul verbe à la suite, d'accord Comme les Nawasib. Et les Jawazim ont une particularité, c'est que certains, parmi les Horofs, rendent Mejzoum deux verbes, d'accord Ceux qui rendent Mejzoum qu'un seul verbe sont au nombre de 4 il y a Lem, Lemma, la et la ceux qui rendent Mejzum deux verbes sont au nombre de treize ya in man ma et donc ça c'est les adouates qui rendent Mejzum, le al donc ça s'appelle les jawazim Une fois ceci terminé, l'auteur est rentré dans un long chapitre qui est « Al-Marfu'at min al-Asma » c'est-à-dire tous les noms qui sont « marfou'. A. Parmi les noms qu'il a cités, il y a « Al-Fa'il », le « Naïb al-Fa'il », le « mubtada, le « Khabar »,« Ismukana wa akhawatuha »,« Khabar inna wa akhawatuha » et les « Tawabi' al-Marfu'at » qui sont au nombre de quatre, donc le « Na'at », le « Atf », le « Tawkid et le « Bedel ». Donc le à il est tout le temps marfo, on dit « ja zaydoun », d'accord Et le fait il ça vient après un verbe qu'on dit « mabni lil ma'loum », c'est-à-dire par exemple « kataba zaydoun »,« kataba », on dit que c'est un le mabni lil ma'loum », c'est-à-dire que il est sous sa forme naturelle. Il y a une deuxième forme de verbe, d'accord, en transformant simplement les voyelles Kataba, on peut dire Kutiba au lieu de Kataba et Kutiba, on dira qu'il est Mabini l'Il Madjool. Ça veut dire quoi Mabini l'Il Madjool Ça veut dire qu'on a enlevé le sujet. C'est-à-dire que si on dit Kataba Ad-Dars, Zaid a écrit le cours. Maintenant, si on dit Kutiba, on dira Kutiba adars, Kutiba dars le cours a été écrit. Le cours a été écrit. On ne sait pas qui l'a écrit. On a fait exprès d'enlever le fa'il. D'accord Et cette forme de verbe-là, on l'appelle « mebni l'il-majhoul ». Et le mot qui vient juste après, un verbe « mebni l'il-majhoul », ça s'appelle « nayibul fa'il ».« Nayibul fa'il ». C'est le remplaçant du fa'il. D'accord Donc, on dit « kutiba ad-darsu ».« kutiba ad-darsu ». Dans la phrase originelle, « ad-darsu bihi. Lorsqu'on a enlevé le fa'il... Le mefalambihi, il est venu remplacer le fa'il qu'on a enlevé, donc il est devenu marfour, et l'action est toujours faite sur lui, donc ce n'est pas un fa'il, on dit que c'est un remplaçant du fa'il, c'est un na'iboul fa'il. Et comme on vient de voir dans les marfourat min al-asma, le na'iboul fa'il, -il, il est tout le temps marfour. Donc on dit koutiba ad-darsu. Ensuite, dans l'explication d'Edjoumiya, on voit comment transformer un verbe, lil ma'loum, en d'accord Il y a des règles à apprendre par cœur là-dessus. Ensuite, le Moubtada, il est tout le temps marfour, ainsi que le Khabar. Et le Khabar est de trois catégories. Khabar Mufrad, composé d'un seul mot. Khabar Jumla, donc soit Jumla Ismiya, soit Jumla Fi'aliyya. Ou bien Khabar Shibih Jumla, donc un Khabar qui ressemble à une Jumla, mais c'est pas une Jumla. Donc il est de deux catégories. Soit il est composé d'un harf jar avec un Ou soit il est composé d'un zarf avec un modaf ilay. Tout simplement. Ensuite, on rentre dans une nouvelle catégorie de marfouat minil asma qui est un sir, Qui se compose de trois choses. Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha et dhanna wa akhawatuha. D'accord Donc kana wa akhawatuha sont au nombre de 13. Kana, صار، Asbaha, Adha, أمسى، بات، ليس Ces treize-là ont chacun une nuance, chacun un sens bien précis. Leur point commun, c'est que ils rentrent dans une جملة ismiya, c'est-à-dire qu'on les met juste avant une جملة ismiya, Par exemple، محمدٌ طيبٌ. On peut dire كان محمدٌ Sarah Mohammedoun Tayyiban, etc. On les rajoute avant la Jumla Ismiya. Et ils ont pour but dans la phrase et comme action de rendre marfour le Mubtada. Donc il reste tel quel étant donné qu'il était déjà marfour. Et de rendre mansoub le Khabar. D'accord Donc on transforme tayyibun en Tayyiban. D'accord C'est ça. C'est l'inverse. Ça rend mansoub le Mubtada. Et « marfou' le khabar ». Et « inna wa akhawatuha », pareil, chacun a son sens et sa nuance dans la phrase, son nombre de six. Il y a « inna, enna, layta, la ka anna layta, la'alla, ka'anna et la'kinna ». Et enfin « danna wa akhawatuha », ça rend mansoub le mubtada et le khabar. Ça rend mansoub le mubtada et le khabar. On dit par exemple « dhanentu sa'idan tayyiben ». J'ai pensé que Saïd était bon. Enfin, pour terminer ce grand chapitre d'El Marfu'at min Al-Asma, l'auteur cite un autre chapitre qui est al, al donc Les Tawabir sont au nombre de quatre. Il y a le Na'at, le Atf, le tawkid et le Badel. Déjà, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un Tawabir Le singulier de tawabi', a. Un Tawabir, c'est un mot qui vient suivre un autre et qui a le même irab que le mot précédent. Tout simplement. C'est-à-dire que si le mot précédent, il est marfour, le tabir, il sera également marfour. Si le mot précédent, il est mansoub, le tabir, il sera mansoub, etc. Donc, premièrement, un nat un nat qu'est-ce que c'est C'est un mot qui vient décrire le mot précédent. Un mot qui vient décrire le mot précédent. Par exemple, si on dit هذا <t> talibun mujtahidun. Mujtahidun, ici, ça vient décrire le mot talibun, donc c'est un na't. Ensuite, la leçon sur le atf, Donc faut connaître déjà en premier huruf al qui sont au nombre de 10 al-waw, al-fa, thumma, au, imma, am, la, lakin, bel, hatta. Ces 10 hurufs-là, lorsque ils viennent après un mot, d'accord? le mot qui vient après a le même irab que le mot qui est avant ce harf-là. Par exemple, on dit dakhala zaydun wa sa'idun. On dit pas wa sa'iden. On dit wa sa'idun. Dekhala Zaydun fe Mohamedun D'accord Ra'aytu Zayden fe Mohameden Etc, etc Ensuite, la leçon sur Tawqid Tawqid, c'est pour appuyer sur le sens de la phrase Ou bien sur un mot en particulier dans la phrase D'accord Donc, il y a deux sortes de Tawqid Soit Tawqid et Lafzi C'est-à-dire en répétant le mot tout simplement On dit Dja Al-Zayd Le deuxième zaid ici, on dit que c'est un taoukid de ou bien soit avec des mots bien particuliers, d'accord, que l'on voit dans l'explication des jurmiah pour appuyer sur le sens de la phrase. Et enfin, le bedel, c'est un mot qui peut remplacer un autre mot, d'accord, c'est un mot qui peut remplacer un autre mot dans le sens, c'est-à-dire par exemple si on dit hadalazaidun si zaid c'est ton frère et que je dis hadalazaidun « Zayd, ton frère est venu », on peut mettre « Echouk » à la place de Zayd, « Zaid, d'accord Et le sens de la phrase est toujours bon. Et tu comprends encore la même phrase « Hadara Zayd » ou bien « Hadar Echouk », pour toi c'est exactement la même chose. Donc « Echouk » ici, dans son irab, on dira que c'est un « bedel marfou » tout simplement. Donc, une fois ceci compris, on a fini al min al Asma. Et là, l'auteur commence un autre chapitre qui est al min al Asma. C'est-à-dire tous les noms qui sont mansoub dans la langue arabe. Il en a cité 15. Donc, premièrement, al bihi, Qui, lui, c'est le complément d'objet direct en langue française. Qu'est-ce que tu as écrit? Le cours. Le cours, c'est un al Le al-mutlaq, qu'est-ce que c'est? C'est le masdar du fièrl que l'on va mettre dans la phrase, d'accord, en même temps que le fièrl, afin d'appuyer sur son sens. Par exemple, on va dire darab tu zayden darben darb ici, c'est le masdar de daraba, mais on l'a rajouté ici afin d'appuyer le sens de la phrase. Il y en a, je l'ai vraiment tapé. Ou bien par exemple, akel tu al lahma aklen. il y en a, la viande, je l'ai vraiment mangé. Ensuite, parmi les mansoubats, il y a le « zarf » et « zarf al-makan » Préposition de temps et préposition de lieu. Parmi les prépositions de temps, « zarf », on peut dire « qabla »,« ba'da » ou bien préposition de lieu, « fauqa »,« tahta » au-dessus, en-dessous. Le mot qui va venir après un « zarf » ou un « zarf al-makan », ce sera toujours un « modaf ilay »« majurur ». Ensuite, parmi les mansoubats, il y a également el al-hal el « Al-hal », qu'est-ce que c'est C'est un mot qui est mansoub, qui vient indiquer comment l'action a été faite. Par exemple, quand on dit « Zayd est venu en monture. »« Kharaja Sa'idun musri'an »« Sa'id, il est sorti rapidement. »« Na'ma at-tiflu hazinan »« L'enfant a dormi tristement, en étant triste. » Donc le « hal » dans la langue arabe, ça se traduit par « l'état ». Donc, c'est un mot qui est Mansoub, qui vient décrire l'état de comment l'action a été faite. Ensuite, parmi les Mansoub, il y a ce qu'on appelle le Tamiz. Et tamiz, qu'est-ce que c'est C'est un mot qui est Mansoub, qui vient décrire, qui vient préciser un mot ambigu, le précédent. Par exemple, si on dit Hadara il y en a 20 qui sont venus. Il y a 20 quoi On dit Taliban, 20 étudiants. Taliban ici, c'est un thème yiz. Ensuite, parmi les mansoubet, il y a ce qu'on appelle également, elle, istisna, qu'on peut traduire par l'exclusion en langue française. D'accord C'est un mot qui vient après le harf il, généralement. D'accord Par exemple, si on dit Najaha et Toulab, les, les étudiants ont réussi, il, Zaydan, sauf Zaid. Zayden ici, on dit que c'est un Moustasne, d'accord Il est Mansoub, tout simplement. Bien sûr, pour ceux qui ont déjà étudié Joromiyah, euh, ici, vous comprenez bien que je rentre pas dans le détail dans El d'accord C'est vraiment une leçon qui est complète, que l'on voit en détail dans El Joromiyah, ici, simplement pour, comme je l'ai dit tout au début, faire un tour d'horizon de cet épître-là, afin de comprendre de quoi est composé cet épître. Ensuite, parmi les mansoubat minal asma, il y a ce qu'on appelle le ismullah en al jins. Donc, dans la l'angarab, il y a ce qu'on appelle la en nafialil jins. Qu'est-ce que c'est Harfu nafien, yufidu nafial khabar, an jinsil ism, ay an kulli afradil ism. D'accord Donc, par exemple, quand on dit la taliba hadirun, on y hadir à tous les tulabs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun étudiant présent. Il n'y a aucun étudiant pressant. La modalis a ra, ra c'est-à-dire absent. On nie ceci à tous les modalis. On dit que il n'y a aucun modalis, aucun professeur qui est absent. C'est ça. La nafil jins. Bien sûr, il y a des règles, il y a des conditions, etc., etc., qu'on voit en détail par la suite. Parmi les mansoubat min al asma al munada c'est ce qui vient après un harf nida. Parmi les plus courants. Le harfe « Ya », quand on dit ya zayd, « Ya Zaid, D'accord ?« Ya Zaid. Ici, vous pouvez me dire « On dit « Ya Zaydou ». On dit pas « Ya Zaid. Alors, pourquoi on dit qu'il fait partie des « Mansoubet » Pourquoi on ne l'a pas mis dans les « Marfouat » Parce que, dans l'I'arabe, comme on voit dans le détail, on dit que c'est un « Mounada »« M'abni al fi mahali nasb »« Fi mahali nasb » C'est-à-dire que le « Mounada » en lui-même, le mot « Zaid. Il est dans un endroit qui est mansoub. Même si ici c'est un cas particulier, lorsque on appelle un prénom, il y a Zaid, il y a Ahmed, etc., etc., on lui met une damma et on met pas de fatha, tout simplement. Mais il y a des cas où on va mettre une fatha ou bien où il sera mansoub. On dira il y par exemple, ou bien il y a Taliba al-Ilm. Il y Taliba al-Ilm. Car ici le monade est mansoub avec une fatha. Donc il y a plusieurs cas, il y en a 5, il y a 5 cas de munada différents que l'on voit dans le détail. Ensuite, parmi les mansoubat min al-asma, il y a ce qu'on appelle al-maf'oul min ajlihi. C'est-à-dire que c'est un masdar qui indique la cause du verbe. D'accord La cause du verbe. Par exemple, si on dit « Jara al-tifl »« L'enfant a couru ». Pourquoi il a couru ?« Khawfan min al-kelb »« Par peur du chien ». L'enfant s'est mis debout. Pourquoi il s'est mis debout Par respect envers son père. C'est ce qu'on appelle des mef'ul min ajlihi. Et ça fait partie des mansubat min al-asma. Comme on les reconnaît dans la phrase, c'est des mots qui répondent à la question pourquoi Pourquoi l'enfant a couru Pourquoi l'enfant s'est mis debout Ensuite parmi les mansoubat c'est un ism qui est mansoub d'accord qui est précédé d'un waw et ce mot mansoub là se produit en même temps que l'action de la phrase par exemple si on dit je suis sorti de la maison en même temps que Le lever du soleil. Et le lever du soleil, il n'est pas sorti de la maison. Mais pendant le lever du soleil, pendant que le soleil se levait, je suis sorti de la maison. Donc ici, tout lourd, c'est un C'est un mot qui est mansoub, qui se produit au même moment que l'action de la phrase. Enfin, dernièrement, parmi les mansoubettes, c'est ce qui vient ressembler au mef'ulumbihi. Le mef'ulumbihi, c'est le complément d'objet direct et ça vient après un fil qu'on dit muta'addi. un mot qui est mansub qui vient après un fial, lazim on dit que c'est un par exemple quand on dit dakhaltu ad-dara ou bien c'est un verbe lazim c'est pas mais pourtant on dit dakhaltu ad et ça c'est une exception dans la langue arabe d'accord c'est des cas particuliers dans la langue arabe C'est pas une règle générale que l'on peut appliquer avec tous les verbes. Pareil avec le verbe sakana, c'est un lazim, pourtant le mot qui vient après il est mansoub, on dit que c'est un mushabih bil maf'oul bihi ». et on voit ça en détail dans Ajrumiya. Enfin, pour terminer Ajrumiya, l'auteur a cité un dernier chapitre qui est al mahfoudat min al asma, c'est-à-dire une fois qu'on a vu al marfouat min al asma et al mansoubat min al asma, les mots qui sont مرفوع et les mots qui sont mansoub, l'auteur a cité enfin les mots qui sont majrour. Et les mots qui sont « madjurur » dans la langue arabe sont « madjurur » de trois catégories. Soit ils sont « madjurur » à cause d'un « harf »« jar » qui les précède. Soit ils sont « madjurur » parce qu'ils sont « modafidei ». Ou soit ils sont « madjurur » parce qu'ils font partie des tawabi ah, « tawabi'. D'accord Le « na't »,« tawkid »,« bedel » et « atf ». Et ces trois catégories-là sont rassemblées dans la parole « bismillahirrahmanirrahim ». D'accord ?« bismi ». « Ism » ici, il est « madjurur » parce qu'il est précédé de « harf al-jar »« bi ».« Allah » ici « bismillahi »« Allah » ici « lafz al-jalalah » il est « madjurur » parce qu'il est « mudafilay »« lafz al-jalalah »« mudafilay »« Ar-Rahman, Ar-Rahim » on dit qu'ils sont « makhfoud » ou bien « madjurur »« bid taba'iyya »« bid taba'iyya » d'accord, ils suivent le « irab » de «»« Allah » Donc Alhamdulillah, on a fini ensemble de voir un tour d'horizon de cet épître qui est Al-Adjurumiya, un épître indispensable à étudier pour tout élève voulant progresser dans la langue arabe et voulant comprendre cette belle langue. Bien sûr, il est bon à savoir que ce cours audio qu'on a fait ensemble aujourd'hui n'est pas suffisant pour comprendre la grammaire, c'était simplement pour savoir de quoi parle cet épître-là et pour vous faciliter Ainsi, son étude plus détaillée. Donc, en dessous de la vidéo, vous avez un lien auquel vous pouvez cliquer pour accéder à une formation complète de l'étude de cet épître. Cette formation se compose de 33 cours vidéo HD. Vous pourrez télécharger les cours en MP3 et également télécharger l'explication complète en PDF. Et après chaque cours, il y a des exercices avec la correction qui également sont téléchargeables. Donc, pour y accéder, Vous avez seulement à cliquer sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous afin de faire profiter un maximum de personnes. Et moi je vous retrouve Inch'Allah très bientôt pour de nouvelles vidéos.